book two. 2 34 34บนรถไฟ dans le train dans le train นั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมคะ Est-ce que c'est le train pour Berlin Est-ce que c'est le train pour Berlin? Quand est-ce que le train part? Quand est-ce que le train part? Quand est-ce que le train arrive à Berlin? Quand est-ce que le train arrive à Berlin? Pardon, est-ce que je pourrais passer Pardon, est-ce que je pourrais passer D'ici, je n s e que c'est ma place. Je crois que c'est ma place. D'ici, je s que c'est ma place. Je crois que c'est ma place. D'ici, je pense que c'est ma place. Je crois que vous êtes assis à ma place. Je crois que vous êtes assis à ma place. t o n o n ù est le wagon lit? Où est la voiture lit? n n le wagon lit? est a u e n q le wagon lit? Où est la voiture lit? Tuonon, e d e a n t a i u r t o n a g i o t a i l n e l wagon lit? est voiture lit? u est e n i t e a i u e u n e le a g t voiture lit? est e a o n i u e u n e e a n i t a i n l a g o t s a v i a o n a u n n a n i a u n n a k a Où est le wagon restaurant? En tête. Et où est la voiture restaurant? En tête. Dis-je, je peux dormir en bas? u i s j e dormir en bas? Dis-je, je peux dormir au milieu? u i s j e dormir au milieu? ที่ฉันขอนอนข้างบนได้ไหมคะ puis-je dormir en haut puis-je dormir en haut? เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่ quand serons-nous à la frontière? Quand serons-nous à la frontière? ไปเบลินใช้เวลานานเท่าไหร่ค Combien de temps dure le trajet jusqu'à berlin? Combien de temps dure le trajet jusqu'à Berlin? Le train a-t-il du retard? retard Avez-vous quelque chose à lire? Peut-on avoir quelque chose à manger et à boire ici? Peut-on avoir quelque chose à manger et à boire ici? Pouvez-vous me réveiller à sept heures? Pouvez-vous me réveiller à sept heures?